imbéciles ne change pas j'insiste je persiste et je signe les ennemis de l'Afrique ce sont les africains j'insiste je persiste et je signe les ennemis de l'Afrique ce sont les africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, les peuples baïonnés écoutent la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens, les Somaliens fusillent les Somaliens, les Rwandais génocident Rwandais, les Burundais découpent les Burundais, les Congolais massacrent les Congolais. à ciel vert, mais les cerveaux se sont enfuis à ton nom ouvert Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles.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 richesses agricoles, minières et minéralières Nous sommes victimes de l'endettement à croissance exponentielle Et baignons dans l'économie sous perfusion C'est la mondialisation de l'économie à sens unique Avec la pensée unique du maître à penser Réveille-toi Afrique